Unité 9. Leçon 1. Exercice 2. Écoutez et soulignez le son « re » à la fin du mot. A. Prendre l'air. B. Comme un départ. C. Ce séjour. D. C'est super C'est tout un art.